La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu prêt? Salut tout le monde et bienvenue sur la réalité augmentée. Je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine, Luc Desormeaux. Yo, comment ça qu'il va? Il va pas pire. Puis pourquoi je te demande ça? Parce que je voulais, <rire> je voulais euh, pluguer des affaires pour commencer le show. Je pense okay. que, je pense c'est important. Euh, des affaires pas pires. Ben des, des affaires, affaires quand même très très cool. De un, okay. je veux pluguer, euh, en fait, je veux remercier Mike Ward euh, de nous avoir enregistré trois intros différentes, trois lignes de texte et je pense que on va juste comme les mettre en rotation de fois de temps en temps, euh, l'une et l'autre. Euh, on va voir ça en début de show, je trouve ça tellement très très cool. Euh, pour pour raconter un petit peu euh, qu'est-ce qui <rire> qu'est-ce qui est arrivé, comment ça s'est passé. c'est que euh, ça fait comme un an que euh, Joe il est sur le show mais que l'intro parle pas de Joe c'est tout le temps bruit qu'a fait les intros tout le temps bruit qu'a fait les montages mais la vie va vite la vie étant ce qu'elle est à ma naît Joe il fait comme ben, ça serait cool que j'aime mon nom sur le show sur l'intro puis là ben on a fait ben ça prendrait une nouvelle intro là puis tu tant qu'à fait une nouvelle intro on aime on aime, on adore les gens de Radio Talbot tu sais de dit album en tête puis qui faisaient notre notre première version Euh, mais tu sais ça commence ça fait comme 4 ans genre qu'on roule avec cette intro là bon peut-être pas 4 ans là, mais ça fait quand même un petit bout c'est un oh, bon ouais. bout là oh, ouais ouais euh, c'était l'ancienne monture de, de de Radio Talbot tu sais dans le temps que euh, c'était les tu sais la clique originale avec euh, avec Frank Detain euh, puis Frank... Anne puis ouais c'est ça ouais fait que là euh, ben avec Ben Gagnon aussi euh, puis on <rire> écoute le, le, le gag c'était ça tente d'être sur l'intro ben travaille pour trouver quelqu'un Pis là, ben, on s'était dit, ben, Mike White, ça pourrait être cool. Fait que euh, Joe, il a lancé l'invitation, il a envoyé un courriel euh, à l'agent de Mike, à Michel Grenier, et euh, ça, c'est autour de, comme, décembre, janvier. Puis rien, euh, il y okay, a un accusé réception, euh, on va voir ce qu'on peut faire, Puis « Silence radio ». Fait que là, ben, tu sais, tu peux pas gosser pour rien, tu sais. On est un podcast parmi tant d'autres, pour on se dit, ben, c'est sûr que tout le monde s'est essayé, là. C'est ça, et, et pas le plus important, en plus, là. Non, loin de là. <rire> et mettons. Et finalement, cette semaine, <rire> Joe nous envoie un message sur Facebook, dans notre groupe privé, et euh, ben, c'est ça. Ça venait de débarquer dans sa boîte de courriel. Donc Mike Wayne ne nous avait pas oublié où on s'était rendu sur le top de la pile des affaires à faire. J'ai enregistré les trois intros puis c'est vraiment très très cool. On l'a déjà remercié euh, sur les Twitter puis sur les euh, sur les Facebook, mais je voulais euh, saluer euh, je voulais saluer le fait qu'il a pris le temps de faire ça pour un podcast euh, indépendant qui est loin d'être le plus connu qui ouais. tu sais qui qui qui essaie de faire sa niche qui est un, un projet qui est de passion mais tu sais qui c'est ça qui est pas un des plus connus, tu sais. puis qu'il a quand même pris le temps de le faire, fait que c'est ça, ça c'est très très cool. Puis sont sont vraiment drôles aussi là, mmh. c'est c'est moi ce que j'écoutais ça puis je me roulais presque à terre là. C'est dans le film mais... de Mike Ward là. T'sais. Ouais, c'est juste c'est juste plate parce qu'il nomme Daniel dedans. Pis on sait que Daniel ben vient plus nécessairement sur le show de manière régulière là, mais On va vous les jouer pareil parce que c'est comme trop hot puis ça oui. serait chiant de dire à Mike ben Mike tu peux tu les refaire puis <rire> on va pas attendre le autre dimanche <rire> puis euh, mais, mais le problème c'est c'est vu que vu que Daniel était dedans euh, la, la première qu'il nous a faite est, est, est tellement drôle justement à cause de ça mais on oui. euh, va laisser les gens la découvrir là. je vais pas je vais pas lancer lancer de punch non plus mais ils sont vraiment drôles mais fait en que... fait je pense que pour l'occasion euh, je les mettrai pas au début du show On va laisser un blanc là. Salut, ici Mike Ward. Voici La Réalité Augmentée. Un podcast de jeux vidéo, cinéma et pop culture avec JB Gagnier, Jonathan Turcot, Daniel Carosella et Carlis, vous êtes donc bien dans cette astide podcast-là. Luc Désormo, y'a-tu d'autres noms ou ça finit là? Pas rien que ça à faire. Salut, ici Mike Ward. Voici La Réalité Augmentée. Un podcast de jeux vidéo, cinéma et pop culture avec JB Gagnier. Daniel Carocella, Luc Desormeaux et Jonathan Turcotte. Il aime pas ça. Lui, il veut qu'on dise Turcot. Fuck you, Turcotte. Tu m'apprendras pas comment prononcer des mots. Salut, ici Mike Ward. Voici la réalité augmentée. Un podcast de jeux vidéo, cinéma et pop culture. Fait que dans le fond, c'est un, un podcast qui parle de tout, là. Astique, le monde se complique la vie pour rien. et vous venez de les entendre. Donc euh, back à back puis euh, ben c'est ça puis après ça ben à l'avenir on va les mettre en intro de show en rotation euh, les trois Donc vous comprenez Daniel plus autant là, mais bon ça faisait partie de de la gang à ce moment-là, donc ça faisait. Je, je le traite comme un objet, Astor. Ouais. Il est tellement loin dans dans ma tête puis dans mon ouais, cœur. C'est ça. <rire> ouais, mais mais c'est ça. Puis écoutez écoutez ça puis euh, donnez donnez-nous vos impressions sur notre page Facebook. Vous savez qu'on aime ça écrire sur Facebook avec vous autres. Yes. L'autre plug que je voulais faire, c'est envers Maxime Giguère qui euh, nous a refait un nouveau logo, une yes, nouvelle sir. petite beauté. que euh, je trouve euh, je trouve très intéressant parce que on vient chercher moi j'aime ça quand c'est épuré j'aime j'aime ça quand c'est simple on vient rechercher on avait euh, comme le un triangle pour le play, euh, qui que toujours était là quelque part euh, dans nos dans nos iconographies euh, précédentes et là ça revient euh, bonhomme dans une chaise avec une manette avec un fil Pour le côté rétro, donc ouais. euh, on, on le remercie énormément pour le temps qu'il a pris euh, d'écouter nos niaiseries et d'accepter de quand même nous faire un, nous faire un logo. Ouais, c'était cool parce qu'on aurait dû enregistrer la session de brainstorming parce que c'était vraiment drôle les niaiseries qui sont sorties de nos bouches pour se trouver des logos, là. puis la manière aussi qu'on a trouvé lui, puis le, le, la combinaison de choses qui a fait qu'on est arrivé à ça, là, on a eu du fun cette soirée-là. Puis c'est drôle parce que On a quoi Ça a duré comme une demi-heure notre session de brainstorming à peu près. Là, ah, plus que ça même. Peut-être une heure. Puis euh, ouais, c'est vrai, ça a duré à peu près une heure. Puis à un moment donné, on dit bon, mais ça pourrait être ça. Que tu peux partir avec ça. Puis c'est beau. Puis il nous envoie un sketch fait au crayon à mine euh, qui, a, qui a pris une photo avec son téléphone. On mis ça dans... <rire> sur Facebook. c'est pas mal ça t'sais. il avait trouvé déjà le concept il y avait juste à peaufiner les affaires mais on avait en dedans d'une heure on avait notre idée où ce qu'on s'en allait avec ça puis euh, le logo fait en, au crayon à mine c'était c'était vraiment cool ça a été un beau petit processus en même temps ouais puis tu sais de, de voir que chacun on a notre vision un petit peu de ce qu'on voulait en image tu sais ça a pas été évident de tu sais de trouver pour que ça plaise à tout le monde puis ben on est arrivé à ça moi j'aime le côté Ça a pas l'air professionnel, mais en même temps, tu sens qu'il y a un côté professionnel dans ma tante. Ouais, c'est ça. Moi, ça. je veux s'inviser à le refaire dans la peinte. <rire> Puis c'est peut-être tout croche. J'ai adoré ça. Un ouais. euh, peu On essaie d'avoir l'air professionnel, mais dans le fin fond. On, on, est on est des bonhommes à lui mettre. Qui game? C'est à peu près ça. Ouais. Peu près ça. Ouais. Sur le show cette semaine, euh, on est euh, dans un strike de, de films qui ben, on. Peut-être une réputation pour si euh, bonne ou euh, euh, avantageuse qu'il... Euh, ben ces produits-là, ces films-là le mériteraient en principe. Mm -hmm. Et cette semaine, le, le film de la semaine, c'est Hancock avec Will Smith. Ouais, film euh, qui a, a passé, ben qui a passé un aperçu. Je regarde quand même sa fiche. Il a coûté 150 millions à faire. Il a ramassé presque 650 millions. Il a ramassé 124,4 millions ouais. box office. Puis on s'entend que c'est un film qui est sorti en, en 2008. Tu sais, euh, fait quand même, c'est quand même beaucoup d'argent pour le temps. Tu sais, il a quand même rentré dans son argent facilement. Là. Mais c'est un film qui a pas eu nécessairement de base alentour. Tu sais, c'est pas un film tu disais à, à des gens, euh, non moins un de tes, tu sais, un de tes 50 films de super-héros favoris. Puis Je suis pas sûr qu'il va être dedans, t'sais. mais il y a peut-être pas 50 films de super-héros. Fait que peut-être, qu va... mais tu sais, mettons on a moins 10 films de super-héros, puis il sera probablement pas dedans grand-chose parce qu'il s'est fait comme oublié. Puis il a peut-être sorti dans un mauvais temps aussi. <rire> ouais, sur en 2008, l'année où est-ce que Iron Man est sorti, puis qui a lancé officiellement le le MCU, euh, tu sais, ça a pas aidé là. Peut-être pas, mais c'est un film qui qui Grandement sous-estimé. j'étais content un peu quand tu m'as dit, hey, on fait ce film-là cette semaine. J'ai été roché pour l'écouter, mais je me rappelais l'avoir aimé. Puis à la, tu sais, au second visionnement, t'as toujours autant de fun. C'est un film qui passe vite. Là. Il dure une heure et demie, mais t'as l'impression qu'il dure, qu'il dure comme 60 minutes ou 80 minutes là, tellement qu'il qu y a pas vraiment de, de bouts plates et longs où ce qu'on t'explique tout plein d'affaires. C'est un film qui est en deux temps. Euh, ouais. Premièrement, euh, au départ, on a Hancock qui est un qui est un super héros, qui est un, un gars qui, qui a des pouvoirs tout le temps sous, tout le temps tout le temps en de veille. Il ouais. essaie, de, tu sais, finalement d'aider, mais en réalité, il cause plus de problèmes que d'autres choses. Euh, ouais. On débute avec une scène où est-ce que, entre autres, tu as des gars qui sont dans un char qui viennent de probablement braquer une banque. C'est des genre des asiatiques. Puis là, ils débarquent dans le char. Là, les les gars, ils essayent de le frapper. Ben, bien sûr, c'est un super-héros. Ça change rien. Il brise ses lunettes. décide de mettre les breaks. Mais tu sais, à la manière Pierre à feu, puis tu sais, ça passe à travers le plancher. Ouais. Brise le, <rire> brise Fait qu'il fait des dégâts sur l'autoroute. Ça a pas de bon sens. Fini la scène en pitchant le le char sur la l'antenne d'une d'un gratte-ciel dans le fond. Fait que là, écoute, la manchure pour aller ressortir ça, c'est char-là, cette place-là. Puis ça place vraiment le personnage, le côté humoristique. Il aime pas qu'on le traite de asshole. Euh, ouais. dites, euh, les, les Asiatiques, fait comme... Ouais, mais là, c'est parce que vous avez l'air d'un boys band, là. Parce que vous écoutez de la pop, vous êtes tous des jeunes, puis euh, vous avez t'sais, même pas de poils dans face, là, tu sais. Fait que ça met vraiment le ton de ce, ouais. ce personnage-là. Il y a un petit peu de dramatique dans le film, mais c'est majoritairement... une comédie puis ouais comme tu dis c'est un personnage qui, qui sac un peu de tout il le monde l'aime pas puis ça le dérange plus ou moins puis ça range pas pour que le monde l'aime puis avec des caméras il va dire aux, aux gens de sacrer leur kin de rien savoir puis tu sais ça commence la première affaire qui se fait, qui se fait dire dans le film un par, par un jeune enfant il dit t'es un trou de cul tu sais ça s'en va à peu près de même là ouais. fait, fait que tout le monde le déteste parce qu'il cause comme tu dis cause plus de dommages Qui, euh, qui aide, il va sauver une vie puis il va scraper euh, 14 buildings puis euh, il des millions de dollars de dommages pour sauver une personne. Tu prends ça au, au terme « t'as quand même sauvé une vie », ce qui est normalement gagnant. mais il y a tellement causé de dommages que le monde voit ça comme ouais mais finalement tu sais tu joke tu sauvé on le connaissait pas puis s'il serait mort on aurait sauvé de l'argent là mais tu sais c'est un c'est un peu ça tu sais mais c'est euh, la population l'aime pas c'est c'est ça non. qui est intéressant c'est que malgré que tout le monde semble détester il finit quand même par passer à l'action pour aider les gens tu sais il y a vraiment malgré tout en fouille bien bien loin il y a quand même un bon fond Pis... Ouais, mais il faut creuser longtemps. Ouais. <rire> ben ben loin. Puis à un moment donné, tu sais je vais faire grosso modo là, le, le, le synopsis du film, à un moment donné ce super-héros là euh, qui est pas apprécié par personne, sauf la vie d'un dude qui est un dude de relations publiques et qui ouais. lui va croire en Encoq qui est capable de le réhabiliter, de faire ouais. en sorte que son image soit positive, soit bien vue et qu'il puisse devenir le super-héros avec le mérite et l'amour. du public qu'il est supposé avoir, tu sais, suite à toutes ces bonnes actions, et c'est ça, là, le, je trouve qu'il le cœur, le le le bout le plus intéressant de ce film là, c'est cette réhabilitation là, jusqu'à ce qu'on arrive au deuxième euh, au deuxième penchant de la deuxième moitié du film où là, ben On va se rendre compte que Hancock n'est pas seul sur la planète. Il y a ouais. une autre personne qui a les mêmes pouvoirs que lui et la déchéance à ce moment-là, c'est que quand ces deux personnes là sont proches l'une de l'autre, ben leur pouvoir s'annule et ils sont vulnérables. Ouais, c'est ça, ils deviennent plus sont proches un de l'autre, plus ils perdent tous les deux leur pouvoir et deviennent humains. Puis on explique dans le film, c'est Mais pourquoi ça fait ça ben puis l'autre l'autre personnage explique ben c'est parce que ça nous permet d'aimer, ça nous permet de vivre des vies humaines puis de un jour même mourir parce qu'on on explique qu'il y avait plein de super-héros avant et ils sont tous morts parce qu'ils étaient tous créés il parle de créer en père mais on va pas dans les détails de qu'est-ce qu qu'est-ce que ce personnage là veut dire par créer tu sais Est-ce est -ce que c'est des êtres génétiquement créés dans un laboratoire pour être des super héros ou c'est une entité plus élevée qui crée des super héros, les envoie sur la terre et les met en paire pour qui, tu sais Puis donne des noms. Gens, puis puis... tu sais, des fois ils les appellent les anges, des fois c'est des, des démons, dépendamment de euh, ton point de vue par rapport à, à la situation. Donc c'est, tu sais, oui c'est ça, il y a un petit bout flottant. Qu'est-ce qu'il écrit? créé On le sait pas. Pis, il, fait que ça amène vraiment un film qui est en deux temps au départ le le trou de cul les les scènes drôles le, la remise en question de c'est-tu vraiment un super-héros euh, et sa réhabilitation et la deuxième partie qui est là écoute finalement on en apprend beaucoup beaucoup beaucoup sur euh, qu'est-ce qu'ils sont eux ces deux-là et euh, ils vont rocher parce qu'ils sont rendus sont revenus proches l'un de l'autre et ça fait en sorte que leur vie est en danger parce que il y a plein du monde tout d'un coup qui en veulent à Hankock ouais Ouais, des gens qui amenaient en prison puis euh, c'est drôle parce qu'au début du film justement tu sais il cause plein de dommages puis là il se fait mettre en prison puis là il rencontre plein de monde qui a mis en prison tu sais puis c'est comme ah ok je comprends là, moi je veux pas de problème mais c'est parce que je vous regarde puis j'ai mis la majorité ou ou <rire> ouais. toute votre gang en prison tu sais puis là il y en a qui essaient de l'équerrer mais tu sais bien que pour tout de suite ça ça donnera rien parce qu'il y a pas tu sais la seule chose que je peux peut-être reprocher puis peut-être qu'il se gardait ça pour un deuxi deuxième film c'est qu'il y a pas de super méchant dans le film les méchants sont des humains bien ordinaires un peu morons ces bords trop puis c'est faut aller jusqu'à la fin pour que ces humains là soient capables un peu de prendre leur revanche à cause justement du fait qu'on parle que quand deux hé deux héros sont proches ils deviennent de plus en plus humains et peuvent mourir si c'était pas de ça sont invincibles puis les les petits voleurs ont absolument aucun pouvoir sur eux autres. Ouais. Mais trouves-tu vraiment que ça manque dans le film Ben non, pas pour lui, mais tu sais ça aurait peut-être été le fun d'avoir un, un super vilain ou quelque chose comme ça. Mais j'enlève rien au film de la manière qui est présentement. C'est un super bon film. C'est un film qui est intéressant. Il y a des rebondissements pareils tout le temps. Puis le fait qu'ils deviennent humains. Euh, fait que ça peut devenir dangereux pour les autres de faire à peu près n'importe quoi. T'es des balles de fusil au début, ça rebondit sur lui, puis à la fin, il, ah, ben c'est plus tellement ça. T'sais, mm -hmm. il réussit à se faire blesser. Mais si on parlait de bon, ben faut s'en aller dans un une suite parce qu'il des rumeurs, de, il y avait eu des rumeurs d'une suite jusqu'en 2009, puis depuis ce temps-là, on n'a pas entendu parler. Mais sais... Si tu vas une suite, ça te prend un super vilain. Ça te prend. Tu peux pas jouer la même carte de ah mais si vous êtes trop proches un de l'autre, vous perdez vos pouvoirs puis on recommence une deuxième fois. Ça, ça prendra un super vilain pour faire un autre film. Ouais, mais tu sais, puis le fait que ça soit un stand-alone en ce moment, ça, tu sais, ça se tient. Là. Ça, ça le... ça le dit là. Standalone, tu sais que euh, l'histoire est bouclée. Tu sais, t'en as pas besoin. C'est un plus, mais t'en n'as pas nécessairement besoin. Puis tant qu'à moi, les codes. de ce film là, ben nous ont présenté le, ce qui arrive habituellement dans les histoires, tu sais, un héros qui débute son sa, sa, sa, sa, son aventure, qui doit se transformer pour pouvoir atteindre son objectif et qui euh, ben à un moment donné va vivre, euh, va combattre des vilains et s'en sortir. Ouais. Est pas mal est, ça. Puisque, puisque le fun, c'est qu'on te fait une histoire. On te fait une un origin story, là. fait qu'on fait une histoire d'origine, mais sans te faire une histoire d'origine, c'est que c'est c'est expliqué par un autre personnage plus tard. C'est que ça fait des ça fait des millénaires qu'ils sont vivants, puis que tu sais ils ont passé à travers plein plein plein d'affaires, puis qui sont encore là aujourd'hui. Fait que, mais on on connaît pas le pourquoi qu'ils sont comme ça. On sait juste que ça fait des années qu'ils sont là. Euh, tu sais, mais c'est c'est un peu drôle parce que quand tu regardes l'histoire du film aussi, c'est un film qui tu sais Le, le, le script a été écrit en 96 puis ça a jamais débloqué jusqu'en jusqu'en 2007 jusqu'à temps que ça tombe en production pour être lancé en 2008, mais tu vois qu'il y a eu on promet, il promet qu'ils savaient pas où s'en allait avec ça, tu sais, puis tu sais, si tu regardes l'historique, tu il sais, y, a, y, a, tu sais, y a Tony Scott il y a Michael Mann qui, a, qui ont été impliqués dans le film à un moment ou qui étaient supposés être les directeurs du film puis ça a tout tombé à l'eau, puis finalement ça a tombé que c'était Peter Berg qui l'a fait, là, mais... Ça, ça a pris du temps, fait que j'imagine qu'ils ne savaient pas trop où s'en aller avec ça, parce que si tu prends puis tu es trop proche d'un super-héros de Marvel ou d'un super-héros de DC, mais tout le monde va dire vous avez juste volé tel ou tel personnage, là, ils ont pris des, des pouvoirs. C'est sûr si tu regardes ses pouvoirs, T'sais, un par un tu te dis bon ben ok il peut voler comme tel il peut tu sais il est fort comme tel il peut résister aux balles c'est quasiment Superman mais avec une attitude là, mm -hmm. <rire> tu le regardes de même c'est c'est un badass Superman là, puis l'humanité quand même chanceuse que malgré tout il reste il reste gentil tu sais ouais, ouais parce que tu pourrais tu tu dis ça comme ça là tu demain tu tu tombes avec des pouvoirs puis c'est c'est beaucoup dépendant de quel type de personne que t'es tu sais t'as des gens qui vont faire le bien tu des gens qui vont prendre ça hey personne peut m'arrêter je vais m'enrichir puis je vais être le, la personne la plus la plus riche et la plus puissante de l'univers tu sais fait que ça dépend toujours comment tu prends ça puis tu regardes au, tu le regardes aller dans le film tu te dis il pourrait virer comme ça parce que tout le monde l'aï tout le monde y crie après tout le monde y tu sais crie des bêtises ben pourquoi qu'il reste encore gentil Puis il y a une scène dans le film où justement euh, la vol de banque qui est une scène où qui va se faire blesser par une vraie balle ou ce qui il, il est confronté à un voleur puis il dit ah je, je comprends d'où tu viens tu sais je comprends le fait de vouloir avoir du pouvoir puis de vouloir pouvoir prendre quelque chose sans avoir à le payer parce que t'es plus fort que tout le monde tu sais je comprends ça mais puis là tu dis ah mais est sont en train de réfléchir à peut-être virer de bord Puis après ça il dit mais tu sais pourquoi tu le ferais puis là tu vois qu'il revient du côté il revient <rire> du côté du côté euh, gentil qui se dit ben non, ça serait pas correct de faire ça. Puis il garde son côté super-héros. Mais tu vois qu'il est peut-être sur une tangente à un moment donné où tu sais pas trop où ce qui peut où ce qui peut ou ce qui peut tomber. On le sait toutes que c'est un film avec Will Smith puis que il peut pas vraiment être méchant là. Mais <rire> mais c'est mais c'est ça. Mais c est, c est... moi j'ai trouvé que c'était l'évolution du personnage est intéressante aussi dans le film. À un moment donné, euh, c'est ça, il croise euh, le doute qui est un, un gars de relation publique puis euh, ouais. qui est joué par Jason Bateman. Ouais. Et, euh, dans le fond, c'est que pour réhabiliter l'image, une des premières affaires, c'est que faut que la population, selon lui, là, faut que la population voit que Hancock paie pour ses crimes, dans le fond, parce que ouais. oui, il a aidé, mais Écoute, il euh, a créé des dommages, il a causé des choses. Tu sais, la facture est lourde là. Puis il y a même un moment donné, faut toujours d'un bulletin de nouvelles où est-ce que le maire il dit, tu sais, il pourrait aller dans une autre ville. Là, on, on s'arrangerait quand même bien. Là. Ouais, c'est ça. Tu T'es pas obligé de rester. Si tu veux t'en aller, voilà, on n'a pas de problème avec ça. Tu peux aller détruire une autre ville si tu veux. Ouais. Puis euh, ouais. fait que dans le fond, il lui dit, ben, faudrait que tu fasses de la prison. Vas-y, ouais. par toi-même. Va euh, tu sais, vas derrière les murs puis. Donne-moi, tu sais, trois semaines, puis c'est sûr que à un moment donné ils vont faire appel à toi. Tu sais, ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de toi. Et là, ben c'est ça, la fameuse. Tu sais, tu disais, il s'en va en prison, puis il, re il retrouve toutes des criminels que lui-même a mis là. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on joue sur le fait que faut qu'il aille par lui-même. Mmh. Ouais, ouais, ouais, parce qu'il pourrait tu... sortir. Il... Ouais, il peut pas être arrêté théoriquement c'est comme mettre Superman euh, tu enfermes Superman dans ta chambre de bain que la que tu peux défaire tout de suite avec un 10 cents ouais. c'est à peu près la même affaire là. Exact. ça l'arrêtera pas là. fait que tu vois tout le cheminement aussi il est dans les alcooliques anonymes euh, l'équivalent pour euh, arrêter de boire tu sais il y a une reprise en main à ce moment-là puis tu vois que c'est pas facile puis tu vois que euh, il y en a rien à foutre de parler avec les autres humains pendant un bon bout de temps mais finalement il y a quelqu'un qui croit en lui puis ça vient faire une différence dans sa vie t'as une scène entre autres que euh, il est à l'autre bout du terrain de, de extérieur puis là il reçoit le ballon à ses pieds puis il pitch mais tu sais d'une main de dos à genre 120 mètres euh, du panier de basketball, il réussit. Mané le ballon, il sort du terrain de de la prison, il va le chercher. Puis là, ben, t'as le doute là. Est-ce qu'il va rentrer? Parce que tu le sais que ça ne pas. Non, ouais. pis Tu sais qu'il qu peut faire ce qu'il veut là. Il vole. Ouais. Mais il décide de retourner, tu sais. Mais la scène, la scène est, est vraiment drôle parce que tu le vois, tu sais, il saute puis il sort de la prison. Fait qu'il saute par-dessus les barbelés puis il, il tombe dans le désert de la. puis il ramasse le ballon, puis il a le ballon des mains. Puis là tu une sirène à crier parce qu'on a tu sais on a, a <rire> quelqu'un s'est échappé, quelqu'un s'est échappé. Puis là il, il tu vois qui contemple le fait ben tu sais je pourrais juste partir là. puis personne pourrait m'arrêter puis il ressort puis il retourne <rire> il retourne dans, dans, sur le terrain de la prison. Tu, tu dis tu sais c'est c'est c'était c'est une scène qui est quand même drôle parce que tout le monde tu sais c'est comme ah ben il s'est sauvé mais non, il est juste allé chercher le ballon puis il est revenu, tu sais. Mm -hmm. Mais tu vois comment que tu pour lui une prison c'est c'est comme c'est comme un chat d'une boîte <rire> tu mets un tu mets un chat dans une boîte il va juste sa sauter pour sortir tu sais mm -hmm. mais c'est à peu près ça c'est aussi facile que ça pour lui euh, pour la première partie du film, je pense que je pense que ça fait le tour. Moi, ouais, il y a pas euh... Ben, autant problème, mais il y, y a les scènes où ce qui où ce qui essaie d'être fin sans l'aide parce qu'il ben tu sais il essaie d'aider <rire> il essaie de se faire aimer good <rire> job mais tu sais il est tout le temps sous fait la scène où ce qui essaie d'aller sauver la baleine est ah, est vraiment est vraiment drôle, est vraiment drôle euh, okay. parce que, faut l'expliquer il y a une ouais. baleine qui est sur euh, qui... échouée sur une plage ouais fait que là lui il a peigne deux trois taux... puis il a pitch au bout de ses bras, mais ouais. tellement loin que il finit par pogner un, un voilier, genre. C'est ça, la baleine tombe par-dessus un voilier plus loin, puis que la, la baleine est sauvée, mais il coule, un, il coule un voilier avec le poids de la baleine qui, de, qui coule dessus. Là. Fait oui. que ouais, mais tu sais, puis t'entends la bale, la baleine crier en volant parce que c'est comme elle est pas dans son élément dans le ciel. Là. Mm -hmm. euh, non, c'est, c'est, elle est pas pire, mais <rire> c'est genre pitch une baleine. Euh... lancer du lancer du euh, du poids le pas lancer du poids c'est quoi le lancer du disque style on a la même tu sais t'as une, euh, une un, un événement là, aux Olympiques ou ce qui tourne puis qui pitch un une affaire au bout d'une corde là je suis pas aux Olympiques fait que mais ça ressemble à ça tu sais il ouais. fait deux trois tours y a pitch, pis, euh, il pitch euh, puis le personnage de Jason Bateman qui est pogné dans son dans son short sa traite de chemin de fer il y a du monde en avant en arrière faites là Hancock arrive Là ça prend ça prend tout le temps du monde là au lieu de péter à la fenêtre, sortir le gars par la fenêtre ou juste partir à vol avec le char, tu sais. Ouais. Ben non, il reste là, il flippe le char de de tête, peut-être par de euh, sur le char en arrière et reste là, le train rentre dedans puis ben ça fait rien là. Fait que le train des dans toute la ville. La scène est vraiment haute pareil ah, parce vraiment. que Ah vraiment. T'sais, tu vois il, il, il rentre vraiment dans le train là. fait qu'il reste en place puis le train vient comme se se plier à l'entour de lui c'est une scène qu'on a vu déjà dans d'autres films avec des chars ou des camions tu sais de super héros qui arrête un camion puis il est intégré dedans le déjà vu mais tu sais avec un train c'est impressionnant puis pendant qu'il parle puis qu'il dit ouais mais tu aurais juste pu t'envoler avec le char puis tout tu vois le restant des wagons en arrière qui s'empilent un par dessus, -dessus l'autre sur des kilomètres parce qu'un train c'est long là Pis, il a jamais freiné, s'est fait arrêter sexe, c'est mm -hmm. vraiment drôle comme scène. Ouais. Mais c'est là qui se fait engueuler. Euh, Solide. c'est oh, oh, un moyen temps là. Il en mange une sainte soeur comme tu dis. Mm. Euh, puis la deuxième partie du film, euh, je veux pas, je veux pas te dévoiler c'est qui le personnage parce que c'est c'est quand même cool de voir que c'est c'est c'est cet individu là qui a des pouvoirs. Euh, moi au départ, je en, je m'en doutais pas pantoute. quoi qu'avec le casting tu dis ouais ok finalement par après là euh, ouais ouais ça ça prenait ça prenait un rôle intéressant là, mais oui et euh, là dans cette deuxième partie là c'est encore une fois comme on comme on disait tantôt c'est tout l'aspect euh, ben les origines c'est quoi la mécanique derrière euh, derrière ces deux là tu vois que puis ça encore une fois là dans les films de Sperrero là ils savent pas se battre les Sperrero sont ouais. trop forts ils font n'importe quoi ça pille dans des buildings ça ça pille en bas partout ça se ça se garroche mais ça sait pas se battre une clé de bras ils sont pas capables ils savent pas c'est quoi juste un coup de poing non faut que je te passe absolument à travers une bâtisse. puis ce que ce que je trouve un peu bizarre c'est que tu sais théoriquement là t'es un es un super héros censé faut que tu te battre contre un autre super héros qui est peut-être pas un méchant tu sais t'essaye de pas faire ça civil war style tu sais ou ce qu'on détruit un aéroport tu sais ils commencent à se battre sont dans le désert ils détruisent un bout de montagne puis oh on se ramasse en ville après ça dans le désert c'était pas pire tu sais t'aurais peut-être pu rester dans le désert <rire> t'aurais peut-être pas tué grand chose dans le désert ben ou détruit des buildings mais c'est le syndrome Dragon Ball là. je sais pas si t'as déjà lu ces ces BD là mais c'est comme les gentils font comme ouais c'est parce qu'on on va essayer d'amener le combat dans dans une place qui a pas d'habitants Pis c'est ça finalement ça ça marche pas tout le temps là mais ça finit toujours au centre-ville. Ouais, exact. Ben, mais euh, okay. fait tu sais ce, ce combat là puis je comprends encore une fois c'est parce que c'est un film mais parlez-vous bâtard! Ouais, mais non, tu, tu te frappes dessus puis quand tu es plus capable de te battre après ça tu parles. Ben oui. <rire> ah ouais, c'est le même dans la vraie vie non Ben oui, mais il me semble que oui. En tout cas, <rire> toutes les téléromans puis le cinéma américain dit que c'est ça là. Ben là quand tu vas négocier ton, ton augmentation de salaire avec ton boss tu sais pas de voler avant puis ça se dis wow, « mais je veux 50 centimes de plus c'est le plus fort de la poche là c'est <rire> ça marche c'est ça <rire> mais bon mais c'est ouais c'est c'est un, un peu spécial mais c'est c'est un film qui est qui est quand même il y a toujours de l'action mais c'est c'est quand même lent mais euh, tu sais pas pas l'enplate mais tu sais ça se déroule pas quand même euh, c'est c'est chapeau de roue tout le temps mais ça te prenait quelque chose pour montrer aussi ses pouvoirs un peu plus tu sais un peu plus évolué puis comment tough qui était puis que ça pouvait l'air un combat en deux en deux surhumains parce que sinon c'était toutes des petits euh, des petits voleurs que euh, les écrasent avec une main tu sais ça prenait quelque chose de d'un peu plus spectaculaire mettons dans le film puis souvent c'est ça qu'on trouve qu'à la prémisse de, de de de Captain America Civil War, c'est c'est tout ça des héros contre des héros <rire> Ouais. au moins là il y en avait juste un compteur c'était pas comme 12 contre 12 <rire> qu'il se Mais... pâle pas Puis que finalement tout est un plan machiavélique d'un individu dans ouais Puis à la fin tout est correct ouais tout est correct Ouais. pas de ça. conséquences du partant tandis que là il y en a ouais ouais fait que je pense que pour le film on a fait le tour C'est c'est c'est clairement surtout un film, Surtout tout veut pas surtout veut pas spoiler. Ouais, il y a des films ah. qui c'est le fun de jaser, il y a tu sais il y a des éléments où est-ce que tu dis ah ça faut faut faut net piquer là-dessus, tu sais comme Spider-Man la semaine passée, tu la scène du bateau, tu peux tu peux pas parler du film sans adresser cette scène-là, tu sais. je l'ai pas vu fait que j'ai pas écouté l'émission. Mais en tout cas, il y a un bateau, pas manière il arrive une affaire tu sais comme OK les lois de la physique ne fonctionnent pas de cette façon-là. <rire> ouais, ouais, mais dans les films de super-héros puis de science-fiction, des fois la physique on s'en sort un peu. Ouais, mais quand ça régit l'univers puis c'est adressé, que c'est toujours comme ça, tu mets ton cerveau à off. Là, quand ça débarque tout d'un coup, ça marche pas, tu sais. c'est moins épais. C'est moins épais quand ça, ça se passe dans un univers inconnu <rire> où les lois peuvent être peut-être un peu différentes ou peu importe, tu sais. Mais quand ça se passe sur Terre puis que 90% de ton film ça passe dans, dans, dans des, des endroits connus puis dans quelque chose que tu peux tu peux tu peux te dire ah mais j'étais là ou c'est plus difficile de voir des lois de la physique se faire briser euh, ouais, exactement. De, man de manière impromptue et donc dans le film de Hancock ben c'est un film qui doit être écouté tout simplement il y a pas de à part les, les, les bouts humoristiques qu'on a parlé dans la première partie la deuxième partie se doit d'être vue ça doit être vécu pour pouvoir comprendre puis pouvoir l'analyser. C'est un film de Sperero qui est vachement plus in intelligent que j'ai l'impression du moins que ce que Marvel nous offre euh, depuis depuis 12 films, tu sais. Ouais. ouais c'est c'est un, un peu plus sérieux, c'est un peu plus sérieux puis la prémisse au complet, tu sais la prémisse complète du film euh, vient du fait que ils redeviennent humains à un moment donné parce que si c'était pas si c'était pas dans l'histoire que quand deux deux héros sont proches un de l'autre ils redeviennent humains et puis peuvent même mourir t'as pas ce film là tu comprends ce que je m'en veux avec ça parce ouais. que Toute la prémisse est faite, c'est faite sur le fait qu'il a perdu la mémoire puis il se rappelle plus vraiment qui qui est puis il, il vit, tu sais, il vit comme un sans-abri là. C'est un c'est un super sans-abri au début là. Il dort sur des bancs de parc et tout ça là. À un moment donné, il est dans un dans un souper, je pense, c'est au restaurant. Il est avec Jason Bateman et, euh, et il est en train de raconter, tu sais, euh, c'est quoi ses plus lointains souvenirs. Ouais. Puis il raconte que c'est comme 1920 ou une affaire de même, euh, du côté de euh, Hollywood ou je sais pas trop quoi, là, dans ce coin-là, la côte ouest-américaine. Il s'est réveillé un matin fracture du crâne, euh, à l'hôpital, et il n'y avait aucun souvenir. Puis Mais dans ça. le fond, ce qui l'affecte lui particulièrement, puis pourquoi qu'il se calisse de tout, c'est qu'il se dit « il y a personne qui est venu me réclamer ». ça. ça. je savaient pas euh, tu sais pourquoi qui était là puis pourquoi personne est venu le chercher, tu sais. Ouais. Pas de, pas de famille, pas rien, fait que les gens se sacquent de moi, fait que je me sacque du monde puis je me détache d'un peu un peu de tout. Fait que t'sais. juste ça, juste cette scène-là, pour moi, justifie tu sais tout. Bon oui. C toute cette histoire-là valait la peine pour cette scène-là. Ouais. Puis c'est un c'est un film qui est bien ficelé, je dire, le les acteurs sont tous sont tous bons là tu sais ouais. la 3D Will, fonctionne Will Smith. super bien malgré ouais. l'âge ouais les les effets spéciaux sont sont euh, crédibles euh, Will Smith est crédible dans son rôle de personnage déchiré euh, Charlie Stireon est Charlie Stireon euh, je veux dire est toujours est toujours bonne égale Euh, on croit toujours ces personnages. Jason Bateman est, est drôle puis un peu attachant parce qu'à un moment donné, il est comme impuissant à voir ce qui est en train de se passer. Tu le casting a bien été fait aussi pour ce film-là. C'est efficace sur à peu près toute la ligne. Donc, tu sais, en plus, même comme tu dis, ça date de 2008, mais depuis 2008. Avec Iron Man, puis tout ça, sais, on peut voir que les effets spéciaux sont sont rendus euh, sont rendus quand même assez intéressants. Puis on est capable, ils sont capables de nous faire croire à peu près à peu près n'importe quoi. Là. Mm -hmm. Fait que c'est c'est quand même c'est quand même pop et puis c'est pas c'est Sony quand même c'est euh, c'est comment ça s'appelle um, TriStar, mais c'est c'est Sony qui est en arrière de ce film-là. Fait qu'ils ont de l'argent. Fait que c'est ça, Columbia Pictures. Si je comprends pas souvenir. pourquoi ils l'ont pas réutilisé parce que clairement tu sais le, le succès monétaire était là. T'sais, ils ont fait 125 ouais. millions de dollars pour un investissement de 150. Euh, ils ont triplé leur mise là. C'est quand même ouais, pas mal. Mais, mais Will Smith est pas est pas le genre de gars qui triple à refaire des des suites. T'sais, il y a pas beaucoup de suites à son actif. Il y, a, il y a eu Bad Boys 2 qui a fait euh, une suite, mais tu sais il a refusé de faire partie d'Independence Day 2. Euh, tu sais, il a peut-être refusé aussi de faire partie de ce, de d'une de deuxième de ce film-là, même si les rumeurs sont qu'il est intéressé, mais c'est juste qu'il y a pas de il y a pas de script vraiment sur la table. Là. Ben, tu sais, même si on décide de suivre d'autres euh, d'autres super, tu sais, mm. ou euh, ben que ça soit Hancock pareil, mais qui est campé par mm. une autre personne là. On est au cinéma là. Moi, euh, deux ouais. minutes après le début du film, m'avoir oublié que c'était c'était Will Smith puis je vais embarquer là, si le film est bon, il y a pas de trouble. Là. Ouais, peut-être mm -hmm. mais ça reste ça reste que ça serait intéressant de revoir Will Smith dans dans ce rôle là, là. mais Tout oui. Oui, ouais, ça pourrait ça pourrait être quelqu'un d'autre qui prend qui prend le rôle là, mais il y avait des rumeurs que et Will Smith et Charlie Stanton étaient intéressés à reprendre le rôle pour un, un deuxième film, c'est ça. Ça date de 2009, les dernières rumeurs, puis rien eu qui est ressorti depuis ce temps-là. C'est peut-être mort et enterré. Quoique, les films de super-héros sont hot ces temps-ci. Fait que peut-être que ça pourrait intéresser des gens. Mais tu sais, Will Smith euh, a quand même été, euh, a quand même été dans Suicide Squad. Fait que. voudrais-tu retourner dans un autre rôle de super héros je ne sais pas et a-t-il le droit d'aller dans un autre rôle de super héros est-ce que dans son contrat ça dit euh, tu es deadshot et tu seras deadshot jusqu'à ce que mort s'ensuive tu sais des fois il y a des, des petits euh, des petits caractères dans les contrats c'est pas ouais peut-être Euh, on a demandé aujourd'hui à nos gens euh, de nous euh, de nous poser des questions dans le fond par rapport euh, au film relié ou plus plus ou moins euh, au film parce que on essaie toujours à chacune des euh, chacun des émissions chacune des émissions à chacun des épisodes euh, de euh, de se poser une question puis que ça allait y a un lien et il y a il euh, y a Sébastien Richer qui il euh, va une question que je trouve super intéressante. Il dit euh, « Est-ce que Hancock serait mieux en tant que mmh. Avengers ou encore que, mmh. comme membre de la Justice League? Mmh. » Comme il n'est pas un... Puis d'ailleurs, ça, c'était dans les discussions. C'est pas tiré d'une bande Disney. C'est un super-héros mmh. qui a été créé de toute pièce pour ce film-là. Ouais. Euh, ça a permis d'exploiter une thématique qu'on n'a pas vue à d'autres moments, euh, de le faire de façon différente, de pas utiliser une formule. Donc, pour moi, c'est j'ai trouvé ça très, très gagnant. Donc, on le verrait dans quel team Ouais. surtout aussi tu sais pour pour pour élaborer un peu sur le fait qu'on avait le droit de faire ce qu'on veut avec, tu sais tu prends Batman, tu prends ben Batman c'est c'est euh, DC a jamais vendu Warner, a jamais vendu ses personnages à d'autres mais c'était très clair quand Marvel a vendu les droits de Spider-Man à Sony, il y, y avait des choses vraiment euh, strictes à, OK tu as les droits mais Spider-Man peut peut pas être autre chose qu'un homme blanc Euh, ne peut pas euh, prendre de drogue ne peut pas utiliser d'armes, ne peut pas. Il y avait, il y avait un contrat là, avec plein de choses qu'il pouvait pas faire. Là, tu es ton propre super-héros. Oui, tu le calques sur des super-héros. Demain matin, essaie de me créer un super-héros qui n'a pas le même pouvoir qu'aucun super-héros qui existe aujourd'hui. C'est <rire> comme impossible. Fait que oui, c'est calqué sur peut-être plusieurs super-héros, mais c'est leur propre personnage, fait qu'il peut faire ce qu'il veut avec ça. dans savoir si il fait plus DC ou Marvel, je te dirais sans trop hésiter qui est plus DC que Marvel. Je pense aussi pour le style de film d'ailleurs euh, plus cérébral. Moi j'adore ce que euh, DC font à part euh, le, le film Frankenstein de euh, Suicide Squad. Le reste, j'adore. Jusqu'à maintenant, euh, euh, Man of Steel, Batman v Superman, Wonder Woman, je capote. J'adore la, la manière qui amène leur, leur univers. J'ai vraiment hâte à Justice League. Puis euh, je le verrai. Comment, gr en... comment gros, comment gros, qui est le chèque que Zack Snyder t'a envoyé Ben, y a pas besoin. Là. <coughs> ok, non, non c'est beau parce que c'est des bons films. mais je, je capote pas sur ce qui a été fait à date, mais Je n'ai pas encore vu Wonder Woman. Moi, je les trouve de loin supérieurs à Marvel. Mais c'est correct que les gens préfèrent Marvel. Il y a pas y a pas de trouble. Moi, ça me rejoint plus. Mais c'est différent, c'est très très différent comme univers. Puis tu sais sur le dernier show, on parlait de, de Spider-Man. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un film de Marvel puis que j'avais pas senti la formule. Ça faisait okay. du bien là. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est c'est ça mais ça fait peut-être un peu différent mais la formule, on va la ressentir encore dans les prochains, mais probablement ah ouais, mais oui. mais c'est ça mais oui mais tu sais Marvel c'est c'est un univers propre, propre tu sais c'est un univers où les les super héros sont toujours tu sais plutôt propre plutôt plutôt droit tandis que dans Marvel dans dans DC t'as plus de, de de de de héros de vilains un petit peu plus croche tu sais un peu plus croté si tu regardes comme le pingouin si tu regardes tu sais c'est des des gens plus euh, un peu plus sombres mettons Anka qui est plus sombre que que Claire dans son attitude et tout ça là. Moi je le verrais euh, je le verrais clairement dans une relation euh, euh, comme Batman vs Superman là tu un affrontement entre l'être humain normal euh, qui se veut euh, justi... parce que veut, veut pas c'est un émail de Superman là. Oh, ouais. Tu sais je le verrais dans une relation comme comme ça là Pis surtout que pendant un bout de temps il était il était un trou de cul mais intouchable parce que il est trop puissant tu sais. J'aimerais que pis c'est pour arriver dans Batman v Superman, c'est juste une perception de l'un et l'autre comme ils s'étaient pas jasés, encore une fois, euh, ils se sont affrontés en pensant que les deux étaient un ennemi à abattre alors que c'était des alliés potentiels. Mais là, réellement, on a un Superman qui joue au cave. Ouais. Ça aurait pu amener un vigilante humain euh, normal, sans pouvoir, à la Batman, venir « Hey, t'sais, donné, là calme tous les oreilles. » On un affrontement un... entre les deux, tu sais. c'est ça, c'est un émule de Superman. Donc ça crée ça crée ce parallèle là qui est facile la mettre de l'avant ou faire un handcock vie Superman. Deux je sais pas super, qui deux gagnerait, super-héros qui se battent un contre l'autre, ça ça pourrait être intéressant pareil comme euh, comme comme idée. J'aurais juste pas que l'autre super-héros tienne trop proche parce que vu qu'il revient humain quand l'autre est proche, ben donné, il se répéter en deux, mais ça serait vraiment drôle de voir tu Superman et euh, Hancock qui est un Superman un peu plus euh, crotté et sombre mais qui porte ses bobettes à l'intérieur. Quoi aujourd'hui Superman porte ses bobettes à l'intérieur aussi, il a comme appris que comment s'habiller depuis quelques années. Mais <rire> mais ça pourrait être intéressant. Mais je le verrai clairement dans dans dans la gang de DC mais peut-être pas dans dans Justice League ou quelque chose comme ça peut-être un, un tu sais un Justice League alternatif il euh, y, y a eu des Justice il y a eu la Justice League avec euh, Batman Superman et, et autres là, mais il y avait y a aussi eu quelques Justice League euh, euh, alternatives dans l'histoire de de DC il fitrait peut-être bien là-dedans ou un équivalent urbain tu sais comme Marvel fait avec euh, sur Netflix ouais avec euh, Wonder Devil et tout ça les, les, euh, Pas les Avengers les Defenders ouais, ouais. mais tu as un équivalent chez DC là tu sais ils ont quelques héros plus obscurs que sont plus euh, au niveau tu sais du plancher des vaches ouais est-ce que lui pourrait tu sais comme tu sais veut, veut pas dans le film du moins de ce qu'on en connaît s'occupe vraiment juste de Los Angeles tu sais il... Il est tout puissant, mais il se limite pas mal à ce terrain de jeu là. Tu sais, il y a pas le de divinité d'un Superman comme on nous le présente dans Men of Steel puis dans Batman v Superman. En fait, tu sais, de voir à l'échelle plus petite là, tu sais, ça pourrait être intéressant. Mais puis ça serait encore, je pense, mieux. Tu sais, là, je tire l'élastique, mais dans l'univers de comment ça s'appelle là, le faux super-héros avec la calgoule verte là. qui euh, c'est juste qui sent pas à douleur. Ah c'est bon, on tombe tout là. Non, je pas <rire> euh, ça me, ça me dit rien. Ah. Je sais a plein de monde qui crie dans le char ou dans Il y a comme deux courts bâtons là pour se battre là, puis c'est des films vraiment plus euh, humoristiques là. Euh non. Comment ça s'appelle Non, appelle? je je je l'aime pas. Je sais que si tu me le dis me dis ah ben oui, mais ça ça me dit rien. mais qu'un ouais. qu'un suit puis euh, pas Iron Fist a pas une cagoule mais c'est pas Iron Fist Iron Fist a des pouvoirs là. mais euh, non de de qui même casse. ça me dit rien qui casse Ah qui casse ouais, ouais. Vrai, ouais. que ouais. tu sais ça sonne déjanté comme tu sais le leur univers pour moi se ressemble tu sais Ouais ben ouais Ouais ouais c'est plus tu sais c'est un, un univers plus réaliste pas vraiment super méchant mais de gars qui a tu sais des super pouvoirs pareils. Mais qui dit, tu sais, qui dit super héros dit super vilain à un moment donné. T'sais. Mais on, on a tenu ça, ben, ben mince en disant, ben il reste deux, deux héros de vivants, les autres sont toutes mortes. Mais il y a rien qui peut arriver, qui, qui rien qui peut dire qu'ils peuvent pas arriver de dire, tadaan, non non il en reste un. Ouais c'est ça. Ouais, il était euh, terré euh, quelque part. C'est Donald Trump. <rire> Pourquoi? Pourquoi Donald Trump? Ben non, non juste parce. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il est evil, c'est un méchant. Vrai. Si tu allais euh, pour une note Luc par rapport au film, <coughs> j'ai ben une note, je pense qu'il faudrait j'y allais avec un solide 8.5 là. C'est euh, ça pas être un tu sais des fois tu te dis ah oh, on va regarder tu sais quand on a dit on va regarder Doom là, oh, OK, faut que je me tape Doom puis mais, mais ce film là, j'avais hâte de le revoir mm. parce que je me rappelais avoir eu du plaisir à l'écouter. puis je l'ai réécouté puis j'ai eu autant de plaisir puis même ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas je l'avais pas vu que je tu sais je me rappelais pas des punchs, je me rappelais pas de de du virement d'histoire à un moment donné je me rappelais pas de tout ça puis j'ai eu encore du plaisir puis je me mm -hmm. je, puis j'ai même resté surpris un moment donné quand ça se déroule c'est quand le, le ça, ça se dévoile le deuxième super-héros puis ça je me suis ah oh, ouais puis je me rappelais pas de ça <rire> fait non non c'est un c'est un solide 8.5 si vous avez jamais vu Hancock euh, prenez votre mois gratuit sur Netflix si vous l'avez pas déjà puis allez regarder ça clairement ça mérite euh, ça mérite de le voir semaine prochaine euh, puis toi t'as ouais ben même chose 8.5 okay. je trouve c'est tout oh. à fait louable comme euh, comme note c'est c'est pas un chef-d'œuvre mais c'est c'est rafraîchissant comme film c'est surtout de lui donner une chance, tu sais, sans avoir tous les fameux préavis de tout le monde qui qui dit ah non c'est pas c'est pas très bon puis ben tu sais comment c'est que c'est l'opinion publique embarque l'opinion générale puis là plus le droit de dire que t'aimes un élément parce que c'est comme il est vu comme étant négatif ou pas bon tu sais tu peux pas dire que c'est bon là parce que là tu vas avoir là du gars qui veut dire pour comme tout le monde là puis en en plus je viens de me rappeler d'une affaire il y a une scène dans le film tu te rappelles tu quand Man of Steel a sorti Puis qui avait, euh, il y avait une, une commandite de gilette avec les rasoirs. Puis il y avait comme une polémique sur internet qui disait ouais mais le, le poil de, de Superman peut, peut pas se faire couper par un rasoir gilette. La, les lames seraient probablement pas assez fortes pour être capable de se raser avec ça. Ouais. Puis un, un moment donné dans le film au début il y a une grosse barbe blonde, puis après ça il est tout, tu sais, clean shaven, tu sais, euh, face de bébé puis tout ça. Puis ça a toujours été « Comment est-ce qu'il a fait pour se raser? » Ben, Hancock répond à cette question. Tout à fait. <rire> tout à fait. Je... C'est très nice. C'est vraiment nice. Là. Je, me... je l'ai revu cette scène-là, puis je m'en rappelais pas. Je me suis dit, Ben, la réponse est droite là. » Eh ouais, tout à fait. C'est Hancock qui nous l'explique. Fait que juste si vous voulez savoir comment Superman s'est rasé dans le film « Man of Steel », Mais c'est drôle qu'il rate pas de Regardez poil. Hancock. Non, non, ben, hey, regarde. Il a pas les ongles drettes, là? Hey, hey. Ah, je l'ai dit! Non! <rire> On fait du montage. <rire> ah, moudite affaire. Mais... Eh oui, il se rase avec ses ongles. Eh oui. Avec tes poches. Je le sais. Excusez. Excusez, ouais, je t'ai pas voulu. La semaine prochaine, Luc, euh, on va faire... Euh, on fait-tu euh, le film que tu pensais qu'on était pour faire quand j'ai dit un film de super-héros avec Will Smith? Euh, ouais, on peut faire ça. Tu te rappelles-tu euh, qu'est-ce que tu nous avais répondu? Ouais Unbreakable. Ouais. Et... Mais c'était c'était mais c'est pas avec c'est pas avec Will Smith, c'est avec Bruce Willis. Il y a quand même Will dans le nom. Tout à fait. Mais tu sais ça ressemble, c'est on les ben, confond sont régulièrement. Pareil, pareil. <rire> Moi j'ai pris pour des jumeaux quand j'ai rencontré ça. <rire> J'avais trouvé ça très drôle ce comme... que Hein ah, Ouais, on se Ouais. ouais. ouais. <rire> ouais, ouais. Bah des films de super-héros, il y en a pas des tonnes si tu sors de l'univers Marvel et tout ça hein? fait que mais Unbreakable, c'est un autre, c'est un autre papier. Juste Ça vous tente de d'écouter, nous nous écouter en parler, puis savoir de quoi on parle, ben vous avez une semaine pour l'écouter. Tout à fait. Euh, il est disponible aussi sur euh, sur Netflix. On essaie beaucoup de se tenir là-dessus parce que ça permet de d'avoir accès à des affaires qui sont moins connues ouais. euh, et de pas avoir à payer pour <rire> de façon ouais, supplémentaire. Mais je vous promets qu'on va faire un jeu à un moment donné bientôt là, parce que c'est beau des films. Là, à un moment donné, on veut gamer aussi un petit peu. Là. Tu joues à quoi de ce temps-là Moi, c'est le temps qui me manque. Je que... joue à rien. C'est justement moi aussi. Je suis dans rénovation chez mes beaux parents depuis au-dessus d'un mois. Tu sais, quand tu pars d'un sous-sol clean, tu sais, avec quatre murs, puis tu t'en vas à faire des divisions, des chambres, une chambre de bain et tout ça. Là, J'étais là-dedans depuis un mois. Là. Fait mm -hmm. que j'ai pas eu le temps de gamer. Pantoute, je gameais pour vrai avec mon gun à clou puis mes affaires, mais je me promets, il nous reste à une semaine, puis je me promets après ça de commencer à jouer à quelque chose. Faire une cure de désintox là. Ouais, mais sur Facebook, venez me dire, j'ai pas suivi les nouvelles, les nouveaux, les sorties, des choses comme ça. Y a-tu un jeu que je devrais jouer, puis que je devrais parler sur l'émission Je suis ouvert à m'acheter un jeu ou aller le ramasser là. Y a-tu quelque chose que je devrais jouer puis qu'on devrait parler Moi j'ai ramassé euh, Player Unknown Battleground. Ouais, j'ai entendu du bon et du mauvais de jeu là. Ouais, ben tu sais pour moi je me fais comme une vie. Ouais. Tu sais dans le sens que j'invest dans le jeu, euh, euh, c'est c'est toujours la même île, c'est toujours la même place puis là c'est comme, euh, hey, écoute, un il faudrait faire ça. Euh, comment ça s'appelle Oh, c'est des jeunes euh, c'est un film euh, asiatique puis euh, c'est des jeunes écoliers là ils se ramassent sur une île puis faut qu'ils s'entretuent puis il y a des ondes qui se qui sont éliminées sur la carte euh, puis euh, c'est pas uh, Sword Art Online ou Online? non non non, non, non, non c'est un jeu en ligne okay. ouais c'est vraiment en fait euh, c'est c'est humain c'est pas c'est pas de, de l'animé mais de toute façon c'est que tu débarques sur une île tu pris en bas par un, un avion arrives sur l'île faut que tu t'équipes puis Après cinq minutes, le territoire se rapetisse en un cercle, puis le tranquillement pas vite, il, il, il se referme. Donc si tu t'as pas le choix d'affronter éventuellement tes, tes adversaires. Puis moi, bah, écoute, j'ai euh, tué, je vais tuer, pense deux gars qui date en comme 6 games là, tu sais. C'est c'est pas évident, la visée est pas nécessairement facile, c'est très rigide, c'est un moteur qui est pas évident, mais qui permet d'avoir une grande map avec beaucoup de joueurs. Fait que tu y a comme tu y a, a l'avantage technique d'un moteur qui, qui est simple. mais le désavantage que finalement il y a des ratés sur le, le la jouabilité fine notre jeu. Mm -hmm. euh, j'aime bien mais en même temps, je me ferais pas comme 12 games de suite. Du moins pas en solo. Fait que si vous jouez mm -hmm. euh, faites-moi signe, peut-être que en tu sais en équipe en se parlant, ça va être plus facile là mais j'ai je trouve ça aride comme jeu quand même. OK. Ouais. Non, c'est pas c'est pas c'est pas vraiment mon mon style, là. je vais me trouver euh... Bon, M'en trouver d'autres choses dans un avenir rapproché. Je suis pas mal sur le rétro, euh, rétro gaming. C'est un set. Je joue plus à des, des, vieux, des jeux de vieilles, vieilles consoles parce que c'est pas long. Pis... Mm -hmm, ouais. <rire> c'est pas c'est pas 50 heures. Puis de toute façon, t'as pas de save fait que tu meurs puis t'as fini. Là. Mais, mais c'est ça. Ça te permet de compléter l'expérience euh, que t'avais en une session de jeu, même euh, sans l'avoir terminée. Moi, ouais, c'est ça. D'avoir une expérience fait... complète. Moi. Ouais. fait que, euh, que c'est ça fait que c'est beau on fera un euh, unbreakable unbreakable avec euh, yes. Bruce Samuel Willis. Jackson et Bruce Willis. Yes, excellent film, c'est un classique. C'est bon. Je vous le dis de suite, c'est dans mon top 3 de mes films préférés de super-héros. Ah, OK, ouais, ouais, ça fait brûler le punch là. Ça fait longtemps, fait que tu vas donner un 9/10 Euh peut-être même plus. <coughs> non, on va regarder ça. C'est à, à suivre sur 10. Le... Hey, euh, juste pour les fans de Star Wars, de ceux ah, qui n'auraient pas vu ça. Non, non, ouais, nous autres, ceux qui ont encore de la magie <rire> dans leur cœur, ceux, ceux, moi j'ai encore une petite fille clochette qui vit dans mon cœur. Toi, toi, elle est morte et séchée, là, mais, mais moi, elle vit encore dans mon cœur. Si vous avez vu ce, qui, ce que Disney a annoncé au D 23 dernièrement dernièrement, un autre, un hôtel Star Wars euh, qui va être euh, ouverte en Floride et en Californie et le Star Wars Land. Si vous avez rien vu de ça. aller faire un tour sur YouTube, sur le, la chaîne de Star Wars. Là. Okay. Ça va être écœurant. Et mon portefeuille crie déjà au secours. <rire> Et euh, fait à noter, Rogue One est débarqué sur euh, Netflix cette semaine. Ah, mais ça fait longtemps qu'il est débarqué euh, chez nous en Blu-ray. Ah, oh, sûrement. Ouais. Bon, ben écoute, euh, c'est ce qui fait le tour du show euh, cette semaine. Luc, si on veut te retrouver, on fait comment? Euh, sur Twitter, rescalazormo, sinon vous pouvez m'écrire euh, sur euh, la page de Réalité Augmentée puis je, je réponds. Dans une quinquairie pas trop loin de Saint-Ézotique. Ouais, ça aussi. Euh, je suis <rire> assez souvent dans les quinquairies. Quoi que là, il y juste les plafonds à finir, plafonds suspendus. Fait que moi, être moins dans les quinquairies, j'ai envoyé du monde chercher ça. Parce Good. que je suis une vedette. Et, ah ben c'est bien, hein? je vais plus le, voir le public. Ta... <rire> puis, euh, puis puis, puis toi aussi vous pouvez écouter sa roule radio que je fais avec euh, mon ami Marc Bouchard, on parle de horreur. Yes. Et puis toi? Uh, at gang G underscore b sur twitter, facebook.com ben cherchez jbgagné, je, vais, je vais vous ajouterai, il y a pas de problème. Euh, sinon la réalité augmentée on dit aussi sur ces deux réseaux sociaux là @réalitéhog sur Twitter et euh, facebook.com barablic réalitéhog notre site internet réalitéhog.com et euh, je dis même plus l'adresse courriel de la merde n'écrivez bon. pas on le dit plus Ouais, écrivez nous sur Facebook, c'est oui, beaucoup, beaucoup plus direct. Puis sur Facebook, vous avez une chance de recevoir une réponse dans les, les quelques minutes après, tandis que par courriel, ben là. Est On possible. est vraiment sur le gun. On est réactif. Ouais, plus beaucoup ça. plus Facebook. On est beaucoup plus Facebook que Twitter aussi. Ouais. Twitter a pris, a pris le bar un peu pour moi, malheureusement. J'ai moins de temps, mais Facebook, c'est plus, plus facile. Yes. Donc voilà pour cette semaine. Merci d'avoir été du rendez-vous et nous vous disons à la prochaine fois. Bye bye. bye.